Sans rendre se dessus des mots, bien même le doigts pour l'argent, la fierté, le pétrole ou la gloire, Pour qu'elle raison. Que que que peut-on y voir? Heureusement, ouais, il y a encore des assos qui se bougent, des êtres rêvés qui ne veulent plus que coule, Non, que coule. Des guerriers pour se faire entendre, se faire respecter et enfin espérer vivre un jour libre et dans la Marionnette, votre fol égoïsme, source de scandale, nous fait complètement perdre la tête. De toute façon, on l'avait pourri, et on le sait, on l'a toujours su. C'est l'économie qui nous a tués, car elle nous tue. Tantôt on n'a plus envie, on a trop oublié le sens de nos vraies vies. Pas celui que les gens se donnent pour se rassurer, mais le fait que nous soyons tous et tout simplement des mammifères, il paraît La machine Afrique des hommes me qui pour quelques fortunes ils n'hésitent pas, et ils s'étripent. On se tue, on se viole, on se meurt, on se ment, on se trompe et tout ça seulement, seulement pour nos. Comptes. Les choses utiles à des bouts de papier, Tels qu'à des billets en oublié, le plaisir d'un véritable baiser Et le pire c'est que tout le monde le sait Mais comment vivre autrement Il faut mettre une valeur aux choses Alors mes amis, mettons de l'argent S'est écrasé sur les murs de la blanche maisonnée, à l'aide d'un coucou blindé de C4 et de TNT, le peuple des États-Unis est en panique. Plus de gouvernement, plus de président. Mais qui sera là pour mettre les coups de triche au La guerre a laissé des traces amères. Et dans la rue pleure le seul nos frères. Et nous neuf chantons cette chanson ce soir, car nous avons fait I'm gonna <laughs>